J'avais dessiné Sur le sable Son doux visage Qui me souriait Puis il a plu Sur cette plage Dans cet orage Elle a disparu Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherché Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Mais oh j'avais de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage Comme une épave Sur le sable mouillé